หนึ่งร้อยส0งคำวิเศษ adverb adverb เคยยังไม่เคย déjà pas encore déjà p Avez-vous s encore a déjà, déjà été à Berlin? Non, pas encore. Non, pas encore. Quelqu'un? ค e r s o <Person> n qu ักใครที non, non, ่นี่ไหมคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะค i c ร่ไมะ่ไมั่นีฉไมั่นไมรู้จักใครที่นี่ครู้จักใครที่นี่คะ่ะคุ n รู้ e ักใครที่นี่ไหมคะค i ณรูี่นี่ไห o n n ค i ณรูกีนีกนิด Encore, ne plus. Encore, ne plus. Restez Vous restez-vous encore longtemps ici? Restez-vous encore longtemps ici? Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. a l l e mais. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? Non. ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะ non je ne désire plus rien non je ne désire plus rien อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย déjà quelque chose encore rien déjà quelque chose encore rien คุณทานอะไรามาบ้างแล้วใช่ไหม Avez-vous déjà mangé quelque chose Avez-vous déjà mangé quelque chose Mais, d'ici, je n'ai pas mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un Plus personne. Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café Non, plus personne. Non, plus personne.